C'est pas compliqué, pas sophistiqué, c'est pas compliqué, faut pas mystifier l'alphabet C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, si je dis, quel brouhaha, vous dites Ah, ah, ah C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, un jour quel brouhaha Ah, ah, ah La plismite a tombé B, B, B L'orage a tout cassé C'est c'est nous inonder A, B, c, Vous voyez, c'est pas compliqué C'est pas compliqué On continue Le chef Smith a crié A son adjoint Joseph F, F, F Fais-nous vite à manger G, G, G. On bouffe sous la bâche e, F, G, H. Vous voyez, c'est pas compliqué I, I, I. Chacun dans son logis J, à tel fracas Comme des hirandelles Vous voyez, c'est pas compliqué C'est pas compliqué C'est pas compliqué, pas sophistiqué C'est pas compliqué, faut pas mystifier La soin de la crème, M -M du lapin de garelle, L -L -L. et même du cacao, o -O -O. mes amis, quel souper, soyez bien convaincus, de que la vie aux grandes terres, R -R -R fortifie la jeunesse, S -S et donne la santé. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, on continue, c'est pas compliqué. Dans le Tohu, Bohu, U, U, U. Tout le monde s'est sauvé. D, B, B. Sous le crucifix. Ici, ici, avec mes amis, I, I, Y, Y. Vous voulez que je ai les ai. Zè, c'est, c'est. Maintenant, tout le monde connaît la Maintenant connaisse l'alphabet et pas compliqué l'alphabet et pas sophistiqué l'alphabet et puis c'est pas sophistiqué l'alphabet et puis c'est pas sophistiqué l'alphabet